Il est déjà 8 heures et quart. Tu vas encore être en retard. Arrange le col de ta veste. Brosse les cheveux blancs qui restent. Je suis toujours là quand tu veux. Ne prends pas cet air malheureux. Elle pourrait bien en faire un drame. Ta femme, tu vas rentrer dans ta maison. Regardez la télévision Après cinq ans de vie commune Tu la supportes, elle s'accoutume Cache-lui ta mauvaise humeur Pense à lui apporter des fleurs Même si des fois tu la condamnes Ta femme Auprès de moi, tu viens chercher des semblants de bonheur volés. Mais dès que tu as des ennuis, c'est à elle que tu les confies. Cette communion de tous les jours, c'est une forme de l'amour. Elle est bien plus que Marie-Jeanne. Ta femme, bien sûr, tu ne peux pas l'avouer. Mais tu es plein de préjugés. Sitôt que tu sors de mes bras, tu redeviens petit bourgeois. Pour te donner confiance en toi, au fond, ça ne te déplaît pas de l'avoir déposé les armes. Ta femme, moi, je suis celle que tu désires pour ton orgueil et ton plaisir. J'aimerais mieux tout simplement Être la mère de tes enfants Si l'on croit que j'ai le beau rôle C'est elle qui dort sur ton épaule Tout compte fait je me demande Si ce n'est pas mieux de te rendre À ta...